BITCOIN BASIC 20 – Acheter BITCOIN Le bitcoin peut être obtenu de plusieurs manières et il n'est pas trop tard pour se lancer dans le bitcoin. Presque tout le monde depuis 2011 pensait qu'il était trop tard. Vous pouvez l'acheter, le gagner ou le miner. L'auto-extraction reste possible, bien qu'elle soit plus adaptée aux personnes férues de technologie. Vous pouvez exploiter dans un pool partager le travail ou exploiter de manière indépendante pour gagner des récompenses globales et des frais de transaction. L'exploitation minière en pool offre une fraction de la récompense, tandis que l'exploitation minière en solo est beaucoup moins susceptible de trouver un bloc. Vous pouvez également gagner du Bitcoin. Dans de nombreux pays, les employeurs peuvent payer les salaires en Bitcoin. L'économie circulaire de Bitcoin permet également d'échanger des Bitcoins contre n'importe quoi dans les communautés locales. Le trading Bitcoin de personne à personne est un moyen d'aider l'économie circulaire Bitcoin en gagnant du Bitcoin grâce à vos compétences, vos revenus et votre travail. Cependant, la méthode la plus courante est l'achat. Cela peut se faire en ligne, par le biais de services centralisés ou décentralisés. Des exemples de services décentralisés sont les robotsats, Bitcoin et le réseau BISC. Les échanges centralisés tels que Kraken.com proposent des bitcoins via une adhésion vérifiée avec une preuve d'identité. D'autres exemples incluent GetBitre.com, qui héberge des achats d'intervalles de temps moyen, tandis que l'utilisateur détient ses propres clés. Il est essentiel d'éviter les échanges qui encouragent les échanges à fort effet de levier ou les programmes promotionnels. Faites également vos propres recherches.